Et 44 minutes, c'est bien bienvenue à tous et à vous, toutes. e s t vous pour e n e z écoute. Nous en l a n s o n s toute l'après-midi, tout simplement jusqu'à 17h pour l'émission. Comme tous les mardis après-midi, tout simplement, c'est m u s i Dance. Voilà, donc voilà. Aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon début de matinée. Ainsi, tout simplement, avec le temps qui fait un peu de soleil, de la pluie. Bon, si vous avez, c'est la saison. De tout cela. Mais la musique est toujours là, tout simplement toute la saison. Eh bien, il y a toujours de la musique. Sans plus tarder, on va écouter d'autres chansons des années 80, tout cela avec, bien sûr, Alain Chanfort et aussi Alain Chouchon, puis d'autres musiques différentes de toutes les générations. s s a i i n t t d Et puis Corinne Charlie. l Et s s y è m e et puis, juste après e u ce sera Richard c o t e n e r BANG Goodness. l e c h è r e n écrin, d'une goutte de larmes a v o u r a n t de parfums. Le regard d'une créature se crée du bout de ses doigts, d'une délicate posture. Il les h a b i l l a de soie. Ses robes s e m b l i e n t si légères de ses mains caressantes. La silhouette d'une bergère devenait enivrante. Les tissus mis à nu. Au regard d'une pensée de jolies robes inconnues n a i s s e n t sur le papier. レミのディスインー、オンタブローズメイトル、キシイルミン、アカベーセスイルウェッドフェミニー。 La vie qui défile à travers les gens, envoûté par son style, du p e a u p a r à la cuissarde, enfilant les smokings, c'est avant tout un art qu'il nous dessine, en réponse à l'Oscar proche des années 2000, il laisse un bel héritage à la chante féminine. v o i l à d o n c n b l e a u v o l e t t e v o i s s e avec deux morceaux différents. C'est du compte prix. オスコンシップ s u i s u i v i de chez là Si quelqu'un te demande où je suis, où je m'en vais, quelle est ma vie, mon métier Dis-lui bien que t'en sais rien, que tu as presque oublié mon nom, mon identité. Si quelqu'un te demande pourquoi j'étais malheureux, pourquoi ce gris dans mes yeux 結局、私の力はありません。 m'appris Comme j'étais sans connaître mes secrets. Si quelqu'un te demande si t'auras de mes nouvelles, quand viennent les hirondelles, dis-lui bien que t'en sais rien, que je suis comme un oiseau toujours là où il fait beau. Tu me manques un peu, mais la vie à deux, c'était pas. que tu n'as rien demandé et que je n'ai rien juré si quelqu'un te demande si un jour je reviendrai combien de mois ou d'années dis-lui bien que t'en sais rien qu'il y a des c h i e n s s a n s collier qu'on n'a jamais retrouvé surtout prends soin de toi et ne m'écris pas où je suis je ne lis pas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 やでしやさんこにいきまな。 Pour l'appeler, il en prend un truc qu'ils ont mis au point, le cité e s Mireille Mathieu. Et puis juste après Mireille Mathieu, on écoutera un mix portugais. Je suis seule avec mes g r a i n t e s Dans ma chambre, sous les t o i t s L'ennui s a g r o c h e au mur qui suette Jusqu'à son retour dans mes bras Celui que j'aime est un brigand, il me traite comme une enfant Il me charme, me désarme Et se rit de mes tourments もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢が見えないように、もう1つの夢 ジャミータン・ジューアー、イージ Un amour de FM. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. s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 beija três, como é gostoso beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso beijinho português. Eu fui a uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui a uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Quem pegasse desgarrada teria que dar um beijo. Quem pegasse desgarrada teria que dar、um ベジ、e、i ー、um, e、2 d ベジャ e 3へ i ベ a t ー1へい、ベジャー gostoso 3へ i ベジャー1へい、ベジャー2へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジ m ー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3 u い、ベジャー3へい、ベジ a d 3へい、ベジャー3 a い、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へ a d ジャー3へい、ベジ a ー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベジャー3へい、ベ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 アクアンシル。Voici donc bien Gérard Blanchard, et puis suivi de d e n i s a l i d y Sinon, qu'elle aille puis suivie de France Galles. Et puis, je saurais du latino. すごい。 Quand on, rit, on a le soleil dans le c œ u r même quand il pleut. Il pleut lundi, il pleut mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement, on a la famille, les amis. On boit la goutte, un petit piloute. On fait la fête chez nous, les ch'tis à babane. De r c a s s quand on est s t o u l qu'on fait l'amour à mes mères une fois. Chez nous, les jeudis, on chante, on rit, on a le soleil dans le c o u r même quand il pleut. Il pleut lundi, il pleut mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement, on a Ça va, v n mieux. On risque pas de bronzer. Y'a pas la c a l i c u l e On a même vu geler. En o u t des testicules. On boit de la bière p i c u a n t e Parfois on roule par terre. Mais c'est quand on est. Le soleil dans le cœur, même quand il pleut. Il pleut la vie, il pleut mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement, on a l a C'est chez lui, il a éteint t o u t e s lumière e s l s Il a son petit pantalon à fac-def rouge p o m p e blanche, ce soir Attention Boris danse Ce soir, ce soir. Boris, ce soir. événement, c'est soir à disco、oui. Ce soir, ils s o n t f o u s ils aiment manger le téléphone. Ce soir, chez Boris, ils o n radis, c o go, go, go, show du f o r s t Ne i s des b i s n o t a v i s des b i n e z r s ce soir. チェーブ・ウィル・アンジー l Et on écoutera tout simplement Jean-Pierre François. Sur une berge vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu, et là e n l a c e l'arbre. solitaire constellé de pluriels、il faut tourner la page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes. レッドレ d e い 冷静にせんやんさん。 Christian Castel, et puis juste après, David Dalidé. C'est aussi ça. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordé o u m u s e t t e sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc quelques m e n t i o n s d'accordéon. 16h53 m i Et o u bien, j'espère que c'est passé. Un bon a p r è m i d i tout simplement, avec plusieurs chansons différentes. Donc voilà, donc, et、eh、bien, j'espère qu aussi, que vous allez continuer de passer d'autres chansons aussi, que vous aimez. Voilà, donc, on va se retrouver tout simplement, eh bien, vendredi, à partir de t r h s a e t p u i s on se retrouve aussi, tout simplement, aussi, on se retrouve aussi dimanche, dimanche partir, à partir de t 3 h 3 0 avec, bien sûr, l'accordéon. Voilà donc, bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. Et en fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement m a r i o n n e rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 0238 22 12 22. Acredimos Que não há melhor retorno que o investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso, aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No Crédito Agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registrada junto d o Banco de Portugal sob o número 9000. L'ouverture de la boulangerie artisanale, l'Atelier p a p i e à f l e u r y l e s a u b r a s Vous cherchez du pain de qualité La boulangerie artisanale, l'Atelier p a p i s'installe à f l e u r y l e s a u b r a s Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'Atelier p a p i des pains de qualité. Maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier p a p i c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savorez u nos plats chauds sandwichs, salades fraîches ou pizzas. L'atelier Papille, au 73 rue André d e s s a u t sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International Professionnel du voyage près de chez vous. Voyage s à faire, personnel, s vacances, transport spécialisé s s en liaison aéroport. s Location de chauffeurs avec ou s a n voiture disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international.orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 e sur le site w w w r, dias,、e、dia, r de rápido, p g i n t e r n a t i o n a l f r RPG t i r t s i s t e i n RPG R p t e G de e já 79, ou por email r n a t 02 38 62 6479 i r p g i n t e r n a i o n a l o r a n g e f r Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. q u l inerte n e t o v a g e 117 r u menos... a